de fait en français Le vendeur de chapeaux et les singes Une fois, dans une petite ville, vivait Tony, le vendeur de chapeaux. Il faisait des chapeaux avec des tissus différents et les vendait dans les villages environnants. La vente des chapeaux était la seule source de revenus de Tony. Il ne se plaignait jamais de son petit salaire et faisait son travail sérieusement. Une fois satisfait les besoins de base, il rachetait des tissus pour fabriquer des chapeaux qu'il revendait le lendemain. Tony gagnait son argent au jour le jour et c'était la raison pour laquelle il n'arrêtait jamais de travailler. Or, malgré le dur labeur et le petit salaire, Tony était un vendeur de chapeaux heureux. Et ça, c'est parce qu'il adorait son métier. Il avait constamment de nouvelles idées pour créer des chapeaux incroyables. Il était très créatif et se donnait à 100% pour chacun de ses chapeaux. Un peu plus loin de la ville de Tony se trouvait une petite forêt. C'était une jolie petite forêt remplie de fleurs et de fruits frais. La forêt se trouvait pile entre deux villages. Les gens devaient souvent traverser la forêt pour passer de l'autre côté. Malgré la beauté de la forêt, il y avait bien une chose qui gênait tout le monde. Les singes du gros arbre. Ils harcelaient les gens qui passaient et leur volaient tout ce qu'ils transportaient. Les villageois avaient tout essayé pour gérer ces singes. Mais au final, tout le monde avait laissé tomber, se disant qu'après tout, c'était une forêt et qu'on ne peut chasser les animaux d'une forêt puisque c'est leur maison. Les singes n'étaient vraiment pas un cadeau. Ils volaient le chargement de ceux qui passaient devant eux, ils imitaient les passants et se moquaient d'eux. C'est mon parapluie! Rends-le-moi tout de suite! Les gens tentaient le tout pour le tout, mais absolument rien n'y faisait. Quelques jours plus tard, Tony se rendit au village pour y vendre ses chapeaux. Il apporta toutes sortes de chapeaux. Des couleurs vives, des chapeaux à poids ou à rayures. Tous les modèles possibles et imaginables se trouvaient dans le panier de Tony. Chapeau, chapeau, chapeau Achetez-en autant que vous voulez On n'a jamais assez de chapeaux Rouge, gris ou bleu, portez la couleur qu'il vous plaît Chapeau, chapeau, chapeau Les villageois sortirent de chez eux en entendant Tony. Ils n'avaient jamais vu d'aussi beaux chapeaux avant. Oh, ces chapeaux sont vraiment beaux Oh, ils sont doux Ils sont si beaux Maman, je peux en avoir un, s'il te plaît Ils sont si doux Je peux pas m'arrêter de les toucher Et c'était vrai, car beaucoup des chapeaux de Tony étaient faits de soie. C'était inhabituel d'avoir des chapeaux en soie. Mais ceci était si joli et si doux que personne ne pouvait y résister. Pas mal de villageois achètèrent de nombreux chapeaux à Tony. Ils lui offrirent également de l'eau et un peu de nourriture, mais il refusa. « Oh, merci beaucoup. Mais je dois continuer mon parcours. Et je dois aussi me rendre au village suivant. Oh, mais ne dois-tu pas traverser la forêt pour te rendre au prochain village hmm, ?»« J'imagine que oui. » « Ah bon Ferme bien ton panier quand tu y seras alors, d'accord Car il y a une flopée de singes malicieux qui volent tout ce qu'on transporte. »« Oh, c'est vrai Je m'en souviendrai. Merci du conseil. » Tenir rassembla tout l'argent qu'il avait gagné en vendant ses chapeaux et s'en alla. Il décida d'explorer le village avant de traverser la forêt et d'aller de l'autre côté. Il se balada en admirant la beauté de l'endroit. Oh, j'ai tellement faim J'aurais dû manger quand les villageois me l'ont proposé. Je n'ai pas le temps de m'asseoir pour manger maintenant. Je dois aller au prochain village pour vendre ses chapeaux. Bon, allez, je vais acheter quelque chose et manger une fois que je serai dans la forêt. Tony savait très bien qu'il lui fallait vendre tous ses chapeaux s'il voulait gagner assez d'argent pour la journée. Après avoir fait un tour pour trouver à manger, il finit par trouver un étal qui vendait des buns délicieux. Il en acheta deux et les rangea dans son panier. Tony retraversa tout le village et arriva à la forêt. Vu le temps passé à marcher, il en avait déjà oublié le conseil du vieil homme à propos des singes. Il marcha dans la forêt en admirant les belles fleurs et les fruits frais. Il cueillit quelques fruits et les enveloppa dans un tissu. De loin, il aperçut le gros arbre. Oh, voilà un endroit qui a l'air confortable pour que je puisse manger assis. Ainsi, Tony alla s'asseoir sous l'arbre, ouvrit son panier et en sortit les bunts. Il mangea les buns et les fruits, puis décida de se reposer un peu avant de repartir pour l'autre village. Tony était si fatigué qu'il oublia de bien fermer son panier. Les heures défilèrent et Tony était toujours profondément endormi quand il entendit quelque chose. Hein? C'est quoi ce bruit? Qui que ce soit, taisez-vous! Mais le bruit continua. Finalement, Tony ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Mais il ne vit personne et alors il regarda son panier. Tony tomba en état de choc. Non Où sont tous mes chapeaux Il n'y avait plus qu'un seul chapeau dans le panier. Tony paniqua et se mit à pleurer. <rire> Quelqu'un m'a volé tous mes chapeaux Qu'est-ce que je dois faire Il réalisa alors que le bruit ne s'était toujours pas arrêté. Quand alors il regarda en l'air... Oh non Les singes Ce sont eux qui m'ont volé les chapeaux Eh oui, ils étaient là. Tous les singes assis sur une branche, chacun portant un de ses chapeaux en se moquant de lui. Oh J'ai oublié ce que le vieil homme m'avait dit. Que faire maintenant Ces chapeaux sont vraiment ma seule source de revenus. Si je ne récupère pas ces chapeaux, je n'aurai pas d'argent pour acheter des nouveaux tissus pour demain. Qu'est-ce que je vais manger Comment gagner de l'argent oh. Vous, les singes Rendez-moi mes chapeaux maintenant mou, mou, mou, mou, mou, mou, mou, mou. Ça suffit « Descendez, tout de suite !»« Maman, maman, maman. !» ah. ah. Dès que les singes poussèrent avec force sur les branches, des baies en tombèrent. Cela fit réfléchir Tony. « Attends, ils m'imitent <rire> !»« Ce sont des singes, évidemment qu'ils m'imitent !» « Ils s'éclatent à me voir frustré comme ça hmm, !»« Pourquoi ne pas utiliser ça contre eux ?» Tony se laissa tomber au sol de façon théâtrale pour montrer qu'il était frustré et qu'il avait abandonné. Il commença à pleurer en regardant constamment les singes dans un discret mouvement de tête. <rire> « Oh non Comment faire maintenant Il ne me reste qu'un seul chapeau !» « J'imagine que je vais devoir m'en contenter !» Tony mit le chapeau sur sa tête et se leva. Il regarda en haut avec colère. « À vous, les singes Un jour, je vous donnerai une leçon !» En disant cela, il tint son chapeau en l'air et d'un mouvement vif, il le fit retomber avec force au sol. En mimant exactement les mêmes gestes que Tony, les singes jetèrent tous leur chapeau au sol Sans perdre une minute de plus, Tony rassembla tous les chapeaux, les fourra dans son panier et le referma. <rire> oh vous stupide singe. Ah maman maman. Allez, au revoir maintenant. Maman maman maman. C'est ainsi que Tony réalisa l'importance de rester calme quand les choses ne se passent pas comme vous le voulez. S'il n'avait pas remarqué la faiblesse des singes au moment de sa frustration, Il n'aurait sûrement pas récupéré ses chapeaux. Tony sortit gaiement de la forêt en s'y flottant. Il vendit ses chapeaux dans l'autre village, gagna de l'argent et rentra à sa maison.